De bleu sous le ciel grec, un bateau de bateaux, trois bateaux s'en vont chantant, griffant le ciel à coups de bec, un oiseau de oiseaux, trois oiseaux font du beau temps, dans les ruelles d'un coup sec, un volet de volet, trois claquent au beau. et faisant une ronde avec.